Bismillahir Rahmanir Rahim Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? Alam yaj'al kaydahum fi tadlī n'a-t-il pas rendu leurs ruses complètement vaines et envoyé sur eux des oiseaux par volée qui leur lançaient des pierres d'argile et il les a rendus semblables à une paille mâchée